Egun onen eta Ongi kanpoko minsaldien saio huntarat. Aldi hontan aldien segidan tortura eta memoria gai minbera gogen inguruko forua iragamaitzen Baionan eta 3. Foro, foroaren 3. partea dugu entsunen. Aldi hontan aintzineko tortura likukotasun interesgarriak entzun, interesgarri eta ungigarriak entzun onduan orai bi elgarrisketa ditugu entsunen. Lena, Ixone Fernandez, joan den astian ja entzuna ginuen haren lehko eta itzutzailek beraz francesez itzuliia. Arekin ere mintzatu baigira, eskoraz, Ixone Fernandez bere lehko kotasun hortaz, eta bayonan berian bizi izan duen esperientzia hortaz, hain hainbeste jenden haintzinean bere intimitatea plazaraturik eta nola bizi izan duen eta nola bizi duen funtzean gaur egun duela margurte jasanduen tortura hori. Ondotik, Josu Ibarguti goldatu elkartekoa. Goldatu elkartea, memoriari buruz lan egiten du. Bereziki, Gerla Zibila denboran, frankismo garaian, eta ondotik, transizio denboran ere gordetu nahi izan diren gertakarizon baitere ikertzen ditu elkarteak. Zergatik lan egiten duten, zer sailetan ari diren eta zer helbururekin ere esplikatuko dauku Josu Ibargutik. Eta azkenik Jean-Pierre Masiasek foruaren bukaeran, Bayonako Universitatean emantzuen mintsaldia interesgarria ere, entzunen dugu. Goazen bere hala, lehen-lehenik Isone Fernandezekin mintzatzerat. Husten dugu, entzun dugu ere emozio handia, funtzean eta gauk tortura ipatzerakoan lekukotasunak entzun baititugu zurea ere bai, eta zaila da beti hori gogorazia. Bai, oso zaila da gogoratzea, baina aldi aldiberean ezinbestekoa da tortura bizi izan dugunok Gure testigantza plazarattzea eta, eta torturaren existentzia salatzea ez. Azkenean gu gara protagonistak eta lekuko zuzenak ez. Orduan gure erantzukiuna bada ere salatzea berriro gerta ez dadin, ez? Orduan, pena merezi du. olako areto batean lauren pertsonen aurrean olako salata salaketa egiteko aukera izatea, ez? Zeila gagoa da zailena, ez uh, tortura fisikoa ez eta ere iduriz toktura psikikoa, beitzik eta gizartean, uh, ebe hori estela dela egiatza taktua. Baiz, eh, askenean komisaldegi batean gertatzen dena, eh, badak edo imaginadezak esu nondik nora joan daitekeen edo askenean bera jentzat etxai, etxai azara orduan erabiliko dute eh, eskura duten guztia zure kontra edo zurekin akabatzeko, ez? Baina, kado, gero hori pasatzen denean ateratzea jendartera eta ikustea, e, ja ez zure, sa, ez duzula babesari jasotzen baizik eta zure lekukoa gesurtza, hartzen dutela, ez, eta zure existentzia ukatzen dutela, ez. Hori niretzat komisaldegian bizi izandakoa baino askos gogorragoa izan daiteke, ez. Ze ukatzen dizute, osea, ukatzen saituzte biktima bezala, ez. Da, nola egin dolua edo nola aurregin E, jendarteak e, onartzen ez duen zerbait, ez? Zaia da, hori komisaldean bizendakoa, baino emozionalki eta psikologikoki gogorragoa. Eta horai, nola ikusten duzu gerua? Zuretzat, ugatz uh, ahondiak eginak izan dira, beriziki bat uh, protokoloa, hor uh, protokolo bat segitu duzuna? Bai, niretzate protokoloan eta ikerketan parte hartzea markatu du puntuei aparte bat, ez? Eh, hasieran beldurra, eh, dolua eta mina berriro sentitzeagatik, baina aldi berean jakitea horia ja, eh nolabaiteko Diagnostiko bat edo ez zienenttifikoki esatea ezez, konfirmatu dezakegu kontatzen desunagia dela, sintomak dituzula e, bizi izandakoaren trauma dagoela ez e, izurri importanta izan da. Eta gero horrek eman duen beste aukera bat izan da terapiarena ez. Hiru urte eterdi e emanut eman eman terapia egiten, torturatuak izan diren beste pertsonekin, Eta esparru horretan, e, guztiok hitz egiten genuen hizkuntza berdina, e, gure doluaz hitz egiten genuen inolako trabarik gabe, normalean kontatzen ez duguna, kontatu dugu esparru horretan, zeh, askotan kontatzen dugu teknikoki edo e, teknikak, ez egin didate hau, hau, hau, hau, baina benetan apurtzen duena pertsona barrutik, ez edo krak egitera eramaten duen hori, ez dugu partekatzen, ez dugu dugulako ulertzen, lotzagatik, edo gure burua kuestionatzen dugulako, ez? Eta orduan terapia hori egiteak, osea, baimendu egindu nolabait berriro bizitzea. Osea, beldurr horiek atzean gelditzea, Ba laude gausatzuk beti egongo direla horrez, batzutan konparatzen dugu garela, apurtu egin den lorontzi bat, ez? eta pegatu egiten desunean ba marka gelditzen direla, ez, pegatzen duzu, baina marka horiek ta guk bat sentitzen gara lorontzi hori bezala, ez, buskatuta, baina pegatu garela eta gausatzuk, bueno, hor geldituko direla, ezin dugu laztu bizi senduguna, baina bueno, posible dela vuelta ematea eta aurrera egitea gure bizitzekin. Eta hori da Zabaldu behar duguna, ose, posible dela vuelta ematea. Baina, eski hori, bai, individualki, baina bai, kolektiboki ere, pentsatzen duzu, hemen eskolegiko bizartean eta gauzak a, konpontzen aldirela. Baina, nik uste dut, bai, etxe, aitortza bat baldin badago, e, ez? existitzen garen aitortza hori ematen badigute, horrek ekarriko du neurriak, ez? E, azkenean reparaziorako behar diren neurriak, ez? Eta horrek, igual gaur egun, jende asko, ke, ez du behar duen ausardia edo behar duen indarra aurre egiteko modu individualean, ez? baina sortzen baditugu e, esparru kolektiboak e, dolu hori egiteko eta torturak sortutako zauriak sendatzeko nik uste dut posiblea dela aurrera egitea eta ez orain arte bezala egin duguna da bizirautea zentsu askotan, ze badaago jendea orain dela hogei orai urte torturatua izan dana, eta bizitzen du tortura eta patraumatiko hori atxo, atxoko izango balitz bezala, ez? eta hori ezin eskoa da, hon yeah. arte zina da, ez? Horre, o oza, puntu horretan egotea ondino jendeaz. Unza, nirezka. <laughs> Zuri. <laughs> Errandu bezala, lekukotasun, biziki unki eta fontxana, garrizketan ere, senditea dukezue, Eranak ziren hitz hori guztiak ongin eurtuak eta pisatuak zirela barne-barnetik sein ditzen baitzituen hor isone Fernandezek. Eta algerizketa egin aintzin ere hor oh, ikusi dugu, jende batzu isoneren ganat joiten eta besarkatzen luzaz, erakusteko plazaratu duen ekukotasun hori beste batzuena ere dela eta beharrezkoa dela funtsian horako lekukotasunen plazaratzea. Beste elgarizketa bat orai Josu Ibargutirekin Josu Ibargutik goldatu elkartekoa etorri zen foro hortarat, parte hartzerat, memoriari buruz egiten duten lanaren partekatzerat. berak espikatuko dauku funtsian zer den. Josu Ibarguti beraz goldatu elkartearen izenean etorri zira unat mintzatzerat, bai tortura eta memoriaz batez ere, Momentu batez ere, haipatu ahizan da ba, gerla zibila, ea, bukatu haute denez, eta funtsian, Espainiako gerla zibil horrek baditu fase ezberdinak, pixka bat labozki horretarazten aldauzki duzu horiek. Bueno, fase ezberdinak, nabariak dira, guretzatu intzat, idu fase esango behin dituzke, bata e, kolpearenak e, eragindakoa, kolpeak eragin zuen erresistentzia herrikoia, ja, eta erresistentzia herriko jorrek ekarri zuen hiru urteko gerra. Mm? Gerrate hori fase bat izan zen oso gogorra, non gainera erresistentzia ba, herriko jourrek izin izan zuen garahilillitzen, ba, Europako sekulako laguntza izan zutelako e, kolpistek, Bai Alemania naziak eta Italia faziztak zuzenoko laguntza izan zuten, baina baita beste Europako gobernu guztiak... E, Ez intervenitzeko politika horrekin izan zuten, e, ba, eman zioten laguntza esken finean e, Frankori. hori. E, errepublikak etzuen, Errepublikak gobernuek etzuen horrelako laguntza, bakarrik, Estalinek, eta e, elkarte sovietikoak izan zion, eman ziona, baino oso murritza hori ere. Fase hori da lehendabizikoa eta fase horrekin erantzita lehendabizikoa marka da. E, Frankizmoaren e, e, garaile sentitu zenean, behar ba, berroigarren amarka da horretan izan zuen e, ba, momenturik e, kritikoena, zeren berro eta bostean ere e, ba, aliatuak e, nazien aurka garaile izan ziren ean, Frankok berak pentsatzen zuen aliatuak eta horreko ziren onera e, frankizmoa, E, Suntzitzera, etzen horrela gertatu, etzen horrela gertatu zeren e, estatu batzuentzat eta aliatu entzat ere e, frankismoa bera bilagatu zen e, gerra gerraortzean, gerosti geturri zen gerraortzean, ba, frankismoa bera bilagatu zen e, horrelako babesle bat. Eta horrek frogatzen du, berro eta garren hamarkadan lehendabiziko urteetan, ja, Estatu batuek bere bedeinkapena eman zioten Frankoren gobernuari eta nazio batuek ere berro eta mabostean e, e, onartu zuten e, bere baitan. Hor bukatuko litzake lehendabiziko da biziko fasea frankismoa dena eta hor e, e, konsolidatzen dela e, bere frankismoa. Bigarren fase izango litzake... E, Irulorita Eme 7 Eme 8 arte bigarren fase horretan e, agertzen da frankismoaren aurkako erresistentzia urrengoko belan belaunaldien aldetik belaunaldi bat suntsitua geratu zen gerran baina suntsitua geratu zen belaunaldi horren semealabek ezan dezagun izan ginela e, ba, erresistenteak eta erresistentzia eratu genuenok E, iruro gehi iruro eta amarkada horretan eta hain zuzen Euskal Herrian resistentzia horren e, elementorik nabariena ba, e, arazo nazionala gainera benetan e, e, agerra arazitzu bena izan zen Euskadi eta erakunde politikoa eta hain zuzen migaren fase horretan e, juten geha transizio e, tokiraino eta transizio horretan fase horretan ja herria sekulako mobilizazio sozialak eta ikaragarriak eman eta gero eta sekulako iluzioak egon zirenean ba, benetako demokrazia lortzeko eta benetako askatasuna e, estatuko nazionalitateen askatasuna lortzeko ere horretorri zen e, ba Eta gaur egun oraindik mantentzen den trantzisio horren ondorio guztia frankismoaren impunitatea zeren. Trantzisio horretan e, e, ezkerreko alderdien zuzendaritza nagusienak, Partido Sozialista eta Alderdi Komunistak egin zuten, e, ba, esan dezagun, e, pakto egargarri bat frankistekin beraiekin, non gainera frankismoaren estruktura guztia, estruktura judiziala, militarra, administratiboa, politikoa, dena, dena, ezer ikuitu gabe, eh, pasatu zen demokraziara. Eta amnistia bariatuz? Bai, amnistia, amnistia izan zen, esan dezagun erdera esaten den moduan, la clave de bobe da, soportatu zuena frankismoa garaile agertzeko gainera, eh, transizio garaile horretan, zeren amnistia horrekin, Amnistia lege horrekin, e, frankista guztiak eta sistema guztia, frankismoaren sistema guztia, geratzen da ezer ikuitu gabe. Baino ez ezer ikuitu gabe gainera. Agertzen da, bere enstruktura guztia pasatzen da, demokrazia berri horren estruktura izatera. Hau da, gu epaitu gintuzten de gerrareko militarrak, eta Tribunal de Orden Publiko epaile frankistak pasatzen dira e, demokraziaren e, epaileak izatera. Eta militar guztiak pasatzen dira, estruktura berdin-berdinak e, demokraziara. Eta gorpu, errepresibo guztiak guardia zibila, polizia armada, e, brigada politiko-sozial guztia pasatzen da, ezer depuratu gabe, pasatzen da demokrazia berri hori babestera esan dezagun, ez da? Eta jakina estruktura ekonomiko guztia ere, frankismoak berak berroi urtetan eragindako estruktura ekonomiko guztia, enpresa nagusiak, enpresa finanzieroak, oiek denok pasatzen dira, ezerri e, e, kuitu gabe, demokrazia e, hau e, mantentzera. Beraz, esan dezagun sentzu horretan, amnistiaren legeak egiten du e, kartzel gabe, Inor kartzeleratu gabe, inor depuratu gabe, egiten du estruktura e, e, guztia manten arazi, eta horrekin impunitatearen bermen agusiena lortzen dute frankista guztiak. Inork ez dio hilerik ikuitu orain arte frankista batei. Eta irugagen fase bat? Ere bada. Ez da, oktan bukatzen huri, huri bigarren fasea da, iruroita emesortzi amaztazpikoa, trantzizio horainok Trantzizio horako regimen hori e, e, ezartzen den e, e, momentua, Hirugarren fase izango litzake gaur artekoa ha? Hau da, trantzizio horako regimen horretatik gaur arte zegertatu den, eta gaur arte zegertatu den nabaria da Partido politikoak demokrazia formala egia da, ezarrita dagoela, egia da, gaur egun e, gure edabideak ditugula, noiz behin itxi ere egiten dituzte, baina, bueno, demokrazia formal horren e, zutabeak badaude egia da. Baino e, ez da posible izan, eta gaur egungo gobernu eta Partido Popularra bera poterean egotea, horren eh, ondorio eta horren senale da, ez da posible izan benetako aldaketa soziala. Ta benetako aldaketa sozialpolitikoa ez da etorri partidu sozialistak eh, eh, Europako laguntasun hundiarekin eh, sekulako indarra hartu zuelako eta partidu sozialista horrek oposizioa benetan egin beharrean izan delako Egungo estatuaren zutaben nagusi bat e, bilakatu. Eta horrekin, ja, bipartidismo horrekin ez dago ezarra egiterik. Eta hodion, e, galdea ere gina izan da, gerla hori e, noiz bukatuko ote da. Gerla bukatuko da, lehen ez handugun e, e, moduan, impunitate guzti hau desagartzen denean. Hau da. Ba, hori e, e, egiteko? Bai, nola esango nuke nik. E, nazismoa Alemanian noiz bukatu zen. Alemanak alde batetik e, onartu zutenean sekulako astakeri egin zutela. Bi: epaitu zutelako beraiek eragindako aztakeri hori epaitu zuten beraiek. Eta gaurregun egun rekonozimendu osoa egin dutelako eragin zuten kalteari buruz. Gutxienez hori gutxienez beharrezkoa da. Hemen, ez dute ez epaitu berroi urteko diktaduari. Ez dute rekonozitu eragin zuten kalterik. Eta gainera nola ez duten rekonozitzen eraginago kalterik. E, beharrezkoa dute historia guztia eraldatzea hau da. Historiaren errelatoa ere egia guztia estaltzea. Estali beharra dute. Beraz e, gerra noiz bukatudan, orduan, egia guztia jakindagoan eta rekonozimendu reconocimiento osoa emandakoan orduan gertatutakoa zer gertatzen da hemen kaso honetan orduan esaten dugula 80 urte pasatu direla baino derrigorrezkoa da eta berdin zaigu 80 urte edo 800 urte baino da, 40 urteko historia bat estali hauek estaltzen ari diren moduan Gau egu mesalako foro edo elgarretaratziak eta importantiak dira, zerbait tekartzen aldut, eh? Bai, nik uste dut, eta gainera asko postu naiz eh, jende gazte pilo bat ikustean. Eh, horrek, bere eragina izan beharko duelakoan gaude, ez da? pentsatzen dugu horrelako foroak eta gehiagoen egin beharko liratekela egia, justizia, eta... Erreparazioa bakarrik ez lehen Xabirek esan duen moduan berriz ez errepikatzearen bermea lortzeko. Nork eztu errepikatuko guk jadanik ez, baina hurrengo belaunaldiak ez dute errepikatu behar. Ez Estatu Espainoan ez Euskal Herrian ez da Europan ere ez, eh, azkenengo laroiurttekoa e hamarkada houetan en gertatutakoa. Euskal Herri mailan behinzat garbi daukagu ezin du la onartu, E, ba, frankismoak eragindako guztia eta eragindako ondorio guztiak. Belamunaldi berri hauek e, jakin beharko dute zer izan dan historia eta zer izan dan historia jakiteko e, ezin dute utzi errelatoa edozeinen eskuetan. Mineske. Eta honen bururatzeko, entzunen dugu Jean-Pierre Masiazen minzaldia, Bayonako Universitatean, iraganden foro hori bururatzean, eta entzun ditugun torturalekukotasun lekukotasun unkigarrien ondotik beraz, egin duen azken mintsaldia. Peut-être, simplement, pour essayer de conclure mm. cette, uh, cette journée, trois, trois questions. La première, c'est la plus simple, et en même temps, en tout cas, la plus simple à formuler, la plus difficile à, à résoudre. Comment peut-on imaginer rendre justice face à des crimes d'une telle intensité Comment imaginer que la justice puisse intervenir et rétablir dans leurs droits des gens dont leur intégrité a été aussi violée, aussi peu respectée Et comment faire face à des crimes non seulement extrêmement intenses, extrêmement cruels, mais extrêmement complexes, car ils touchent à toutes les phases de l'identité, à toutes les phases de la réalité de la vie, Il s'agit pas simplement de réparer la santé physique, il s'agit de réparer aussi la santé psychologique, de rétablir l'estime de soi, de rétablir une vie qui a été brisée. Alors il y a quelques recettes dans euh, le droit, et notamment les recettes que nous a donné Louis Jouanet, euh, qui aurait pu être avec nous aujourd'hui et qui est euh, retenu par, par sa santé, mais qui a été un très grand défenseur des droits de l'homme, qui a été l'inventeur de la justice transitionnelle, et qui s'est impliqué de manière régulière dans tellement de combats, et notamment dans le combat mené aux pays basque pour la dignité des prisonniers. Et Joannet nous a enseigné, au fond, dans une résolution qu'il a fait adopter au Conseil de sécurité à l'ONU, enfin, par l'Assemblée générale de l'ONU, que la justice qu'on devait rendre aux personnes victimes de d'atteinte à leurs droits fondamentaux pouvait prendre quatre formes. Il s'agit d'abord de rétablir le droit à la vérité. Le droit à la vérité, c'est le droit qu'ont toutes les personnes qui ont perdu des droits, qui ont été violées, qui ont été battues, qui ont été torturées, qu'ils sachent ce qui leur est arrivé. Pourquoi ça leur est arrivé Non seulement qu'ils le sachent, mais qu'ils puissent le faire savoir, qu'ils puissent le montrer, qu'ils puissent le démontrer. Vous nous avez dit, Chonet, combien ça avait été douloureux pour vous de ne pas pouvoir faire croire, faire démontrer les souffrances que vous avez pu obtenir. Le droit à la vérité, c'est le premier des droits. Alors il s'établit avec des techniques, il s'établit avec des invérifications, avec des enquêtes, il s'établit avec du recueil de témoignages, il s'établit avec le protocole d'Istanbul dont vous avez parler Et qui est une formidable avancée, non seulement formidable avancée de la science euh, médicale et juridique pour établir la vérité, mais une formidable avancée pour rétablir dans leur droits, et dans leur droits le plus sacré ceux qui en ont été privés. Vous avez la possibilité de montrer désormais scientifiquement, même si ces mots ont un sens euh, plus réduit, de montrer scientifiquement que ce que vous avez dit est la vérité, et que l'on doit vous écouter et vous respecter pour cela. Donc le droit à la vérité, c'est la première des justices à rendre. C'est aussi peut-être la plus difficile, parce qu'il faut dépasser cette espèce de seuil de blocage, de refus de voir. Le droit à la vérité, ce n'est pas uniquement de révéler une situation, c'est dépasser cette espèce de seuil de scepticisme. C'est rendre aveuglant la réalité de la torture à ceux qui ne peuvent pas la voir, et surtout à ceux qui ne veulent pas la voir. À côté du droit à la vérité, il y a également le droit à la réparation. Alors la réparation, Elisabeth en a parlé, c'est extrêmement difficile d'imaginer comment réparer ce que nous avons entendu. Mais il faut essayer de le faire, au moins de manière symbolique, au moins de manière formelle. Ça ne peut pas ne pas être réparé. La société humaine, qui s'est de toute manière montrée complice parce qu'elle n'a pas pu l'empêcher de ces violences, ne peut pas les laisser passer. Et il doit y avoir une réparation. C'est ensuite le droit à la justice. Le droit à la justice, c'est tout simplement le droit au jugement des bourreaux, au jugement des tortionnaires. Il faut les juger. Il y a eu certes des amnisties. Et ces amnisties pourraient peut-être avoir été efficaces à court terme. Mais de toute manière, les dossiers doivent être réouverts. Et si on ne peut pas les juger dans leur pays, parce que les juges, on a vu des exemples de juges bien peu complaisants, bien peu attentifs aux droits des victimes, si les juges nationaux ne peuvent ou ne veulent les juger, il y a des juridictions internationales, il y a les tribunaux pénaux internationaux, il y a la Cour inter pénale internationale, et puis il y a la compétence universelle qui permet à des tribunaux de n'importe quel État de s'emparer de dossiers quand les tribunaux de l'État concerné ne veulent pas le faire. Il y a la possibilité de juger, c'est un droit, c'est une obligation, à la fois de justice, mais aussi de réparation, parce que le procès des coupables est aussi un processus de réparation. Alors ce procès, S'il est obligatoire, il doit respecter tous les canons de la justice. Il doit être mesuré, il doit être équitable, il doit être juste, même si accorder des garanties formelles à des tortionnaires peut apparaître insupportable. C'est la victoire du droit sur la barbarie. C'est la victoire de dire, on ne vous accordons, nous, les droits que vous n'avez pas été capables d'accorder aux autres. Nous sommes plus humains que vous et votre châtiment en sera plus légitime. Et puis, la dernière composante de la justice que l'on doit aux victimes de violation des droits de l'homme, aux victimes de l'impunité, c'est le droit à la non-répétition. La société ne doit pas s'arrêter à la condamnation des coupables. Elle doit faire en sorte de trouver des mesures qui empêchent que de telles exactions se reproduisent. On doit purger les commissariats des policiers tortionnaires. On doit réformer les processus de formation des agents de sécurité. On doit réformer l'accès à la vérité. On ne peut pas faire comme si les choses allaient s'arrêter toutes seules. Les violences politiques ne s'arrêtent jamais toutes seules. Ne s'arrêtent jamais toutes seules. Une des conclusions de notre séminaire, d'hier et d'avant-hier, c'est de montrer que la torture voyage, qu'elle se répand. Il y a une étude faite sur la torture aux États-Unis, et on s'est aperçu que les pratiques de torture, que pratiquaient les soldats américains au Sud-Vietnam dans les années 60, ce sont, j'ai envie de dire comme par hasard, retrouvés pratiqués dans les commissariats des États du Sud des États-Unis dans les années 70 et 80, parce que les policiers étaient d'anciens militaires. On sait que la torture en Algérie, dont nous parlait Henri Allègue, aînée du colonialisme, aînée du racisme des policiers, des soldats coloniaux. Elle est passée ensuite aux appelés du contingent qui avaient le malheur de venir faire leur service militaire en Algérie. Et elle est passée sur le continent et à Paris parce que les policiers qui étaient en Algérie ont été mutés sur le territoire national, sur le territoire de la métropole. La torture voyage et il faut faire en sorte qu'elle ne voyage plus, il faut l'arrêter. C'est ça, le droit à la non-répétition. Et tout ça, c'est fondamental. Et tout ça, nous le devons aux victimes de la torture. C'est ça, le jugement, la justice qu'elle mérite. Et c'est ça, la manière dont on va trouver. Ce sont les instruments pour la levée de l'humanité. Alors, ces instruments, ils sont absolument nécessaires. Mais, au fond, il faut pas être dupe, ils ne sont pas suffisants. Parce qu'ici, on a parlé de l'impunité judiciaire des tortionnaires, le fait qu'ils n'étaient pas condamnés. Mais cette impunité judiciaire, si on prend le temps d'y réfléchir quelques instants, elle n'est que le prolongement d'une longue chaîne d'impunité. Il y a l'impunité politique, l'impunité intellectuelle, l'impunité sociétale. L'impunité politique, qu'est-ce que c'est C'est le fait qu'on ne torture jamais par hasard, qu'il n'y a jamais dans un État par hasard un système de torture organisé sans que l'État, le gouvernement, en soit principalement responsable. La formation des tortionnaires, ce n'est ni un accident, ni un exercice psychologique, ni une maladie psychologique. On forme des torsionnaires de manière rationnelle. On les déconstruit pour les reconstruire. François Sironi, est un immense euh, psychologue, a beaucoup travaillé sur la construction du, du, du torsionnaire. Et c'est important de savoir comment on forme un, un torsionnaire, non pas uniquement pour éventuellement le soigner, parce qu'il existe un stress particulier, mais aussi pour déconstruire ce système, pour faire en sorte que l'on ne reproduise plus ces éléments. L'État est responsable. Et puis, les impunités politiques, c'est quoi C'est l'organisation d'un vaste mensonge d'État. D'un vaste mensonge sur la torture. On nous l'a suffisamment montré. Dans ce qui est arrivé à Juan Maria Eichoné, ceux qui auraient dû les défendre, les médecins légistes, les avocats, les juges, où étaient-ils C'est un véritable système organisé. Il y a un rapport qui vient d'être publié par le Sénat américain. Et ce rapport a été présidé a été fait par une commission d'enquête américaine présidée elle même par une sénatrice républicaine. Il n'a donc aucune espèce de raison n'a aucune espèce de raison d'imaginer qu'elle puisse être proche sinon de Barack Obama et encore moins de la gauche européenne. Elle a conclu et je vous invite tous à lier toutes et tous à lire ce rapport qui est un, qui aurait dû être un véritable brûlot et qui aurait dû entraîner des réactions fortes. Elle a conclu que la torture aux Étatss unis depuis 2001 a été un vaste système dans lequel la CIA a manqué au département d'État, au département de la justice, au parlementaire, aux, aux juge que l'on a fabriqué un système torsionnaire en montant à tout le monde, y compris au président américain. La torture, l'impunité politique, ce n'est pas un accident dans la démocratie, c'est une déconstruction de la démocratie. Notre thème de réflexion, c'était « il y a des démocraties qui torturent », mais c'est une erreur. Peut on imaginer qu'une soit qu'on soit une démocratie, quand on torture? La torture, c'est fondamentalement un acte totalitaire. C'est l'acte totalitaire par excellence. Les étudiants ont travaillé sur un ararrête, sur la terrorisation, sur le camp de concentration, Eh bien la torture, c'est une réduction du camp de concentration, c'est un être qui a tous les pouvoirs sur un autre et qui va l'humilier au point de lui priver de sa condition et de son image d'être humain. Ça ne se fait jamais par hasard. et à écouter euh, Rand Marie Torréalda à écouter Hyt à vous les écouter raconter comment on leur faisait apprendre par cœur des aveux. Une image m'est venue, celle d'Yves Montand, dans le film « L'Aveu », qui décrit les tortures staliniennes à l'époque en Tchécoslovaquie dans les années 50, où les accusés des procès de Moscou étaient obligés d'apprendre leur confession. C'est aujourd'hui le cas encore en Espagne au 21e siècle, dans l'Union européenne. Il y a donc une immunité politique qu'il faut détruire, car on ne touchera pas à l'immunité juridictionnelle sans ça. Et puis il n'y a pas que l'immunité politique, il n'y a pas que l'État. Il y a aussi une immunité intellectuelle. Jean Salem le disait, et le disait avec raison. Une partie de l'époque contemporaine, grosso modo depuis le 11 septembre 2001, mais pas uniquement d'ailleurs, une partie des élites intellectuelles aujourd'hui adhèrent à l'idée de la torture. On trouve aujourd'hui des gens, des bons esprits, des gens qui sont instruits, des gens qu'on marque dans l'histoire intellectuelle des pays. Vous enseignez que la torture est possible Il y a un professeur de droit constitutionnel de l'université d'Harvard aux Etats-Unis, Alan Derkovich, qui apprend à ses étudiants qu'on devrait torturer, mais il faut le faire bien, il faut le faire d'une manière libérale. C'est-à-dire que le juge délivre un permis de torturer et qu'il puisse vérifier. et Ajoute-t-il avec un cynisme qui laisse pantois Ça permettra au moins que si on plante des aiguilles sous les ongles des gens pour les faire avouer, on vérifie que ces aiguilles soient aseptisées pour qu'elles ne les infectent pas. Ça serait drôle si ce n'était pas aussi insupportable. Et c'est une régression considérable. C'est une régression absolument considérable. C'est les mêmes débats que ceux qu'on trouvait dans l'Antiquité. C'est les mêmes débats que l'on trouvait au XVIIIe siècle quand on a fait abolir la torture dans tous les grands États européens. Le combat des Lumières contre eux, ceux qui viennent défendre la réalité. Et ce n'est pas que les États-Unis. Il s'est trouvé qu'en France, en 1996, La France a été condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme parce que des policiers français avaient torturé quelqu'un qui était en garde à vue. C'est l'affaire Selmouni contre France. La torture était avérée. La Cour européenne des droits de l'homme a condamné la France, non même pas sur le volet de l'enquête, mais sur le volet du fond. Il s'est trouvé des collègues, professeurs d'université, juristes, venant dire « mais c'est une honte ce qu'on a écrit dans la Cour européenne ». et C'est honteux, car en France, on ne torture pas. Selmouni avait été sodomisé par un manche de pioche à hauteur de 30 cm, Mais en France, on ne torture pas. Cette impunité intellectuelle est insupportable. Et elle gagne jour après jour. Un certain nombre de médias. Combien viennent vous dire, viennent vous dire Mais ce n'est pas de la torture. Ce sont des pressions physiques modérées. Ce n'est pas de la torture, ce sont des traitements inhumains ou dégradants. L'article 3 de la Convention les, divers, les différencie, même si ils sont et les uns et les autres interdits. Le waterboarding, cette technique héritée de l'Allemagne nazie, consistant à coucher quelqu'un sur une planche, à lui mettre sur la figure un linge et à arroser ce linge qui provoque douleur, suffocation et noyade. Le waterboarding n'a été juridiquement considéré comme un état de torture par les juristes américains qu'avec l'arrivée au pouvoir de Barack Obama. Donc, il faut se méfier de cette espèce d'impunité intellectuelle qui semble légèrement admettre aujourd'hui que, bien sûr, la torture, non, mais les pressions modérées, oui, et puis parfois, la torture, pourquoi pas Et on a inventé cette histoire invraisemblable de la ticking bomb, de la bombe à retardement. On a le droit de torturer si jamais, si jamais, une bombe à retardement a été placée, et si on est sûr que la personne que l'on a pourrait nous donner les renseignements. C'est une... C'est un non-sens. Ça n'a jamais existé. Des gens qui étaient torturés à Guantanamo l'été après avoir passé de longues périodes en prison. Il n'y avait pas d'urgence. On n'a jamais retrouvé ça. Ça a été inventé par le droit israélien en 19... 1999 pour autoriser les pressions modérées sur les accusés. La pression modérée, c'est tout ce que Mourad Benchelali vous a décrit. La pression modérée, c'est l'engagoulage c'est la privation de sommeil, c'est la perte de repères sensoriels. Il faut se battre contre cette impunité-là, parce que c'est celle-là qui garantit l'impunité euh, des juridictionnaires, des tortionnaires. Et puis, je dirais, il faut aussi se battre contre l'impunité sociale ou sociétale. Les tortionnaires, aujourd'hui, ne sont pas regardés exactement avec le même regard d'animosité qu'ils l'étaient ou qu'ils pouvaient l'être dans certaines périodes de notre histoire. Les sociétés sont aussi parfois complices. Du, euh, de, de, de, de la torture. Complices de la torture parce qu'elles sont racistes. Complices de la torture parce qu'elles sont machistes. Hichoné nous a dit combien sa condition de femme lui a valu des humiliations particulières, spécifiques, étant encore plus intolérable. Les sociétés peuvent être complices également parce qu'elles facilitent, elles acceptent facilement le discours sur la répression, sur la sécurité. Il doit y avoir aussi une lutte contre cette impunité-là. Donc l'impunité juridique, au fond, ce n'est pas grand-chose, ce n'est que le prolongement d'autres phénomènes d'impunité. Mais alors, et c'est la troisième question que je voulais poser, si la torture, si l'impunité sont si profondément ancrées dans nos systèmes politiques et sociaux, un État sur deux dans le monde pratique régulièrement la torture, si la torture, disais-je, est aussi implantée dans nos systèmes, la justice a-t-elle encore un sens Est-ce qu'il y a encore un sens de se demander si on peut demander la justice, rendre la justice et imaginer la fin de l'impunité Eh bien j'ai envie de répondre oui. Oui, la justice peut avoir un sens. En tout cas, il faut assumer cette demande de justice, il faut la répéter. C'est à ce prix-là que l'on mettra fin à l'impunité. Assumer la demande, c'est d'abord affirmer encore toujours et tout le temps que la torture est inacceptable. Elle est intolérable, insupportable, qu'elle est interdite universellement par tous les grands instruments juridiques du droit international, quelle que soit sa forme, quel que soit son contexte, quelquefois les circonstances dans lesquelles elle est pratiquée. Il faut même se dire que cette interdiction juridique, ce n'est pas le plus important. La torture n'est pas mauvaise parce qu'elle est illégale. Elle est illégale parce qu'elle est fondamentalement mauvaise. C'est une atteinte à la liberté, c'est une atteinte à la dignité. Il faut assumer le fait qu'on ne badine pas avec la torture. On ne fait pas de marchandage avec la torture. On la refuse. Et c'est ça d'abord, assumer la demande de justice. C'est assumer aussi la demande, le fait que la torture, contrairement à ce qu'on nous dit et contrairement à ce qu'on nous ment, La torture n'est jamais justifiée, elle n'est jamais efficace, elle ne permet jamais de recueillir des, des renseignements corrects. Les militaires le disent, les renseignements obtenus sur la base de la torture ne sont pas les bons renseignements. Les personnes soit mentent pour faire arrêter, soit disent n'importe quoi pour qu'on arrête. Quelle foi donner à la technique d'enquête Les militaires français qui nous ont dit « grâce à la torture, on a empêché des attentats en Algérie ». Mais c'est faux C'est quand le général Osarest est parti de la tête des parachutistes français, et que des vrais policiers sont arrivés, qui ont fait un vrai travail d'enquête, que l'on a pu démanteler les réseaux de poseurs de bombes. La torture, ça sert au à quoi Ça sert, un, à faire taire, à terroriser. Deux, ça sert à faire endosser des faux aveux pour pouvoir s'en servir. Deux exemples. À Guantanamo, un détenu a reconnu être Saddam Hussein, parce qu'il avait été torturé. Autre exemple, Un détenu égyptien torturé dans des prisons américaines en Égypte a d'abord reconnu que Saddam Hussein avait des contacts avec Al-Qaïda. Il a été transféré à la CIA. Il est immédiatement revenu sur ses aveux. Le gouvernement américain n'a pas voulu en tenir compte parce que, politiquement, c'était arrangeant que Saddam Hussein ait des contacts avec la CIA. Et, et de ce point de vue-là, il faut être extrêmement attentif. Autre exemple, vous avez sûrement tous entendu parler d'un film qui s'appelle La bataille d'Alger, qui a été fait dans les années 70 en France, qui décrit par le menu comment les parachutistes français torturaient. Ce film, il a eu un destin paradoxal. Il a été interdit dans les salles françaises, jusque dans les années 70, par le gouvernement français. Mais il n'était pas si fantaisiste que ça, puisqu'il a été utilisé par l'armée française pour monter des séminaires pédagogiques à usage des militaires pour apprendre comment on fait de la guerre moderne. Il a été visionné jusque dans les années 2005 par l'armée américaine pour préparer des interventions en Irak. Donc, à l'époque, l'armée avait fait taire. Mais c'est bien pire aujourd'hui. Vous avez sûrement vu ce film, Zero Dark Thirty, qui semble indiquer que si Ben Laden a été exécuté, il l'a été sur la base de renseignements obtenus sur la torture. Mais c'est faux. C'est faux parce que, maintenant les archives de la CIA, du Parlement américain, viennent dire le contraire, mais c'est surtout faux parce qu'on a appris que ce film avait été suggéré, soutenu, est financé par la CIA pour justifier l'efficacité de la torture. C'est aussi dans le rapport de la commission d'enquête. Donc, la torture, c'est insupportable, c'est illégal, c'est inacceptable et c'est inefficace. Et puis, la dernière manière d'assumer la demande de justice, c'est, au fond, une demande de résistance. Il faut résister à la pression sociale sécuritaire qui nous envahit tous les jours un peu plus. Les États ont le droit et même le devoir de défendre la sécurité des citoyens. Ils ont le droit de s'opposer à la violence. Je ne suis pas là en train de justifier la barbarie des violences politiques et des attentats. En tant qu'enseignant, et nous sommes dans une université aujourd'hui, nous avons tous été mortifiés par la vision de ces 145 étudiants massacrés au Kenya dans l'université de Garissa. Mais la seule réaction que nous devons avoir face à ces événements, c'est la réaction du premier ministre norvégien quand il y a eu l'attentat en 2007, de venir dire, nous ne céderons pas, vous ne gagnerez pas, nous ne céderons pas, nous répondrons à la violence et au terrorisme avec encore plus de démocratie et encore plus de tolérance. C'est ça la vraie réponse. La démocratie, c'est exigeant. Le terrorisme, c'est un test pour la démocratie. La réponse sécuritaire, c'est une erreur qui fabrique les démocraties en pseudo-dictature ou en dictature rampante. Et assumer enfin La volonté de justice, la volonté de lutte contre l'impunité, c'est tout simplement assumer de s'engager contre la torture à tous les niveaux. J'évoquais tout à l'heure ces juristes français qui se sont... qui ont eu cette attitude critiquable de lâcheté et de soumission. J'ai envie aussi ici d'évoquer, pour rendre hommage à son souvenir, un juriste que nous avons tous connu, qui a été un véritable combattant du droit et de la liberté. Je pense ici à Didier Rouget, à qui nous pensons tous aujourd'hui, et qui s'est battu devant la Cour européenne des droits de l'homme pour faire condamner les tortionnaires. Alors, à l'heure de conclure cette séance, à l'heure de conclure ce séminaire qui, vous le comprenez, n'a pas été exactement un séminaire comme un autre, bien sûr, je veux renouveler tous mes remerciements à tous ceux qui nous ont aidés. Je ne citerai pas de nom, mais qu'ils sachent que, pour moi, il y aura un avant et un après à ce séminaire et que cette aventure collective-là restera un des plus grands moments de ma, de ma vie universitaire. Et puis, je me tourne vers vous, nos invités. D'abord, je veux vous remercier pour votre venue ici, pour, dire, pour vous dire à tous que vous recevoir a été un immense privilège. Mais je voulais aussi vous remercier de votre exemple, de votre courage. Je voudrais vous remercier parce qu'au fond, par ce que vous nous avez dit, par ce que vous nous avez fait, vous nous rappelez à l'essentiel, vous nous rappelez à notre obligation, à notre devoir de courage, de citoyen. Merci de cette leçon. Et puis enfin, peut-être un dernier merci parce que, La séance n'a pas été simple à entendre et on a entendu des choses extrêmement tristes. Alors je voudrais essayer de la terminer sur une petite note optimiste. Et citer Jean Salem, le fils d'Henri Allègue. Salem, dans une des grandes conférences qu'il a prononcées sur le, le bonheur, a dit au fond qu'aujourd'hui, l'époque dans laquelle on vivait est une époque extrêmement difficile, extrêmement compliquée et qu'il était très difficile de trouver des causes de bonheur. Et puis il a rajouté, s'il y en a eu se battre pour des belles causes, c'est une source infinie de bonheur. Alors, merci à vous de nous avoir offert les portes de cette bonheur-là. C'est vous qu'on doit applaudir, ce pas moi. Txalo luzeak, entzuten hozien bezala, hor jendeak uh, biziki unkituak eta hor zen ditzen zen funksian naikeria handi bat urgunako joaiteko. Tortura eta memorioaren sail hortan egiazki gertatu denaren berri emaiteko. Eta konkretuki nahi balima da ere Katazka egoeratik atera Egiak bere bidea egin behar duela ere Azpimarratua izan da, bain baino gehiagotan, ez bakarrik eskualergian Bainan munduko konflikto ezberdinetan hortik ateratzeko bidea ere, zoin den erakutsia izan baita Bidezker, eranen dugu, hortan parte hartu duten guzi eri, horien lekukotasuna eman duten eri, baita ere antolatzaile eri, bereziki ez zitu baren uniberstiateko adarari. Beste